Quand le soleil se couche ici, il se lève là-bas. Là Quand le soleil se couche ici, il se lève là-bas. Si tout homme qui vit doit mourir, alors nous sommes morts déjà. C'est la divine loi la vie, c'est comme ça. On n'a rien demandé, Dieu nous a donné. Cette tranche d'éternité qui nous a enfantés. Et le navire de la vie Sur les flots de l'infini, vers les rives de l'infini. C'est ce que les étoiles écrivent C'est ce que les étoiles décrivent Si tout homme qui vit doit mourir Alors nous sommes morts déjà C'est la divine loi Éternité, c'est ça Le soleil se couche ici. Il se lève là-bas, là-bas. Et sur notre rive, quelqu'un nous attend déjà.